Ne changez rien. Vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette édition Au bal de mes rêves. Julien Relacte. FM, la radio la plus proche de chez vous 91 102.5 Attention, attention ça va démarrer Et non seulement ça va démarrer mais ça va même foncer le busette c'est ici Eh bien voilà, une petite marche pour commencer, pour débuter ce bal de ce dimanche ainsi que de ce mardi, puisque je vous le rappelle, cette émission vous est rediffusée le mardi matin sur les 91 et 102.5 de Sorgé FM, votre radio, la radio la plus proche de chez vous. Donc euh, voilà, le temps est donné, c'était donc une petite marche et nous serons en compagnie de Jérôme, Jean-Antoine et son orchestre. Voilà qui est dit, voilà qui fait, on continue avec une valse. <t 'en> cette émission, avec Jérôme, Jean-Antoine et son ensemble, il y aura peu de chansons, voire pas du tout. Il n'y aura que de la musique et que de l'accordéon. Nous allons continuer avec un tango. Et puis après, nous nous retrouverons pour autre chose. Musique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 après cette tarentelle me semble-t-il que c'en est une hein? sauf sauf si vous me dites que ça ce n'en est pas une mais c'est une petite tarentelle. Je vous préviens, vos gambettes vont souffrir. Elles viennent de souffrir, mais elles vont continuer à plus souffrir. TORGFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. continue toujours et encore toujours et encore avec l'orchestre de Jérôme Jean-Antoine dans cette dansée mélodie de ce dimanche et de ce mardi nous avons dansé une valse et eh bien on va partir pour un petit cha cha cha la suite eh bien la suite c'est pour les amoureux du musette mais surtout pour les amoureux tout court et je sais que vous êtes et vous madame et vous monsieur des amoureux celle-là elle est connue euh, elle est connue oui encore faut-il se souvenir du titre Vous posez votre tête sur son épaule et vous vous laissez aller et vous pensez à tous ces souvenirs qui ont pu apporter du bonheur dans votre vie depuis que vous le connaissez ou depuis que vous la connaissez.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 Jean-Antoine est un accordéoniste, un musicien qui a vécu du côté de Toulouse il y a quelques années, bien sûr. Euh, son accordéon est magique, hein, vous vous en êtes aperçu, bien sûr. C'est avec lui que nous voyageons dans ce monde musical ce dimanche matin et ce mardi matin. Voilà, voilà, ça va être fini on a déjà dépassé un tout petit peu l'horaire de cette émission on va continuer néanmoins pour un tout petit morceau le dernier de cette émission sans vouloir oublier bien sûr et faire un petit coucou à Lulu Dochia pour sa gentille pensée mais également aux deux tourtereaux Euh, dardons, vous savez, ces deux petits, enfin petits, pourquoi petits, ces deux danseurs mondains, tout simplement, hein, pour cette gentille pensée que vous avez exprimée à mon égard. Merci les amis et bon dimanche à vous À dimanche prochain Ah oui, à dimanche prochain. Mais en attendant, on a bien évidemment la variété française qui fait partie bien sûr de cette émission aussi. Et la variété française, on va la commencer tout de suite avec l'étoile des neiges. Mais là, c'est une étoile des neiges un peu particulière puisque c'est avec Simon et les Modanais. Dans un toit Toi le de neige Attaque at at at at at je Attaque Attaque Toi le neige Attends jeter vos yeux Attends Attends nos La chanson française, la variété française, cette musique impérissable, cette musique que nous aimons et cette musique que nous avons tous et toutes, ou plutôt toutes et tous dans nos cœurs. Je reviens chez nous, les compagnons de la chanson. Ah, les compagnons Avec de Mela, bien sûr neger à port au prince il pleut encore à chamonier on traversague la garonne le ciel est tout bleu à paris mamie l'hiver est On est en chamay On gel au sud on suit au nord.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 sorte avec mes bagages un goût qui m'était étranger moi qui moi qui sauve c'est l'amour de mon potager c'est Le soleil a pari, il en fait pas la, la la la la la la la je reviens chez vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein s'appelait les chaussettes noires il y avait notamment le grand chemol dans cette dans cette dans cet orchestre bien sûr le grand chemol vous le connaissez hein, bien sûr oui non vous le connaissez pas et eh bien c'était tout simplement c'est tout simplement Eddie mitchell avec la leçon de twist en place pour la leçon de twist où tu es entendu que ça oh, un Roger ESPN, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Lina Margis, Al ah, le petit vin blanc. C'est une chanson de 1964 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Lina Margis puisque nous l'avons invitée, eh bien elle va également nous interpréter voulez-vous dans ses grand-mères. C'est peut-être votre anniversaire à vous, la mamie, hein Allez, bon anniversaire à vous Voici le printemps, la douceur du temps Qui nous fait des avances Partez mes enfants, vous avez 20 ans Artiste en vacances, verrez sa sur le tranquille, les parcs d'ocile au bras des amants, le de frais suggette des fées et des il a des chansonnets hey ga, du vin blanc, le petit vin blanc, bon bois sous les honneurs, con les belle du côté de nos jambes. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter, pour fauter dans les bois, dans les frais, du côté, du côté de Monsieur le soleil connaît son affaire Cueillons en chemin ce minois mutin Cette robe claire Venez belle fille soyez bien gentille Là sous la charmigue L'amour nous attend Les tables sont prêtes L'aubergiste nette a des chansonnettes Et hey, y'a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 Dans les bois, dans les prés, du côté, du côté de nos jambes charmant, la taille souvent prend de l'avantage Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère, À l'âge d'enfant Ma fille raconte Comment tristeront ronde As-tu fait ton compte Réponds Je t'attends ah, Le petit vin blanc Qu'on boit sous les tonnerres Quand les filles sont belles Du côté de nos jambes Et puis le temps en temps Un air de vieille romance Semble donner la cadence Pour fauter, pour fauter Dans les bois, dans les prés Du côté, du côté de nos gens Car c'est toujours pareil Tant qu'il y aura du soleil On verra les au brinquant S'en aller pour fauter Dans les bois, dans les prés Du côté, du côté de... famille est réunie pour leur noce de diamant. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux quand une petite fille dit en riant au bon vieux voulez-vous danser grand-mère voulez-vous valser grand-père Comme au beau vieux temps Quand vous aviez vingt ans Sur un air qui vous rappelle Combien la vie était belle Pour votre anniversaire Voulez-vous danser, grand-mère Comme la joie est immense On fait jouer au fauneau Le disque d'une romance Aux accents doux et vieillots Alors oubliant le ride En souvenir du passé Les deux aïeux se décident Et s'enlacent pour danser Voulez-vous danser grand-mère Voulez-vous valser grand-père Tout comme au beau vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie est belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère Nino Ferrer recherche Mirza. Il l'a perdu mais il va la retrouver. Vous pas vu Mirza Oh la la la la la pas vu Mirza Oh la la la la la pas vu Mirza Oh la la la la la Où est donc passé ce chien Je le cherche partout Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou Où est donc passé ce chien oh, Ça y est, je le vois Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici ne mmh, le pas Veux-tu venir ici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 Je ne le pas. Veux-tu venir ici Oh, oui. Yeah. Ah oui, voilà. Veux-tu venir ici Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici Oh, oui. Yeah. Satan et Mirza. Noir Désir. Noir Désir et... Le vent nous portera. Cette, cette chanson-là, euh, c'est pour euh, « Quand on sera vieux ». C'est pour « Quand on sera vieux ». Ça va pas tarder. On ne l'est encore pas pour le moment. Sorge FM, c'est votre radio. Sur le 91 et le 102.5. L'amour est ma seule lumière On vit de jour en jour à travers cette terre Notre bonheur s'est fait sans aucune colère Et tu vois, notre vie n'était pas de misère Dieueux que notre vie sera finie Quan on sera vieux que notre amour aura vieilli Quan on sera vieux que nos de coeurs seront méretris Du vie passée, passé Soudain, je prends Que l'isso mon d'une vie passée Adamo et Moran, Inch'Allah. Eh oui, une chanson de circonstances s'il vous plaît. J'ai vu l'Orient dans son écrin Avec la lune courbanière Et je comptais en un quatrain Janté au monde seul lumiè Mais quand j'ai vu Jérusalem Toclico sur un rocher J'ai entendu un requiem Quand sur je me suis penché vois tu pas humble chapelle toi qui murmure paix sur la terre que les oiseaux cachent de leurs ailes c'est les touraux de feu danger frontière mais moi si cabaprès Eta tendre épouse son ombit Qui reposait sur les décombres Prisonnière en terre ennemis. et de nuit Eta tendre d'ici c'est la marquise et son majordome débrouiller leurs affaires alors bien que ce n'est pas des petites affaires et on continue bien sûr cette émission de, de variétés françaises Allô, allô, James Quelle nouvelle Depuis 15 jours Au bout du fil Je vous appelle Que trouverai-je À mon retour Tout va très bien Madame la marquise Tout va très bien Tout va très bien Pourtant il faut Il faut que l'on vous dise On déplore un tout petit rien Un incident Une bêtise La mort de votre jument grise Mais à part ça Madame la marquise Tout va très bien Tout va très bien Allô, allô, allô Allô, allô, allô Martin, quelle nouvelle Ma jument grise Morte aujourd'hui Expliquez-moi Cocher fidèle Cela n'est rien, madame la marquise Cela n'est rien, tout va très bien Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise. On déplorait tout petit rien Elle a péri dans l'incendie Qui détruisit vos écuries Mais à part ça, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, allô, allô Pascal, quelle nouvelle Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé Cela n'est rien, Madame la Marquise. Cela n'est rien, tout va très bien Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise On déplorerait tout petit rien Si l'écurie brûla madame C'est que le château était en flamme Mais à part ça, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien Tout va bien, hein Allô Allô Allons, allons, allons, Lucas, quelle nouvelle Notre château est donc détruit, expliquez-moi, car, car je chancelle, comment cela s'est-il produit Eh ah, bien, voilà, Madame la Marquise, prenant qu'il était ruiné. A peine fut-il revenu de sa surprise Que monsieur le marquis s'est suicidé Et c'est en ramassant l'appel Qui renversa toutes les chandelles Mettant le feu à tout le château Qui se consuma du bas en haut Le vent soufflant sur l'incendie Se propagea à l'écurie Et c'est ainsi qu'en un moment On vit périr votre jument Mais à part ça, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien Tout va très bien, tout va très bien Et puis on continue avec Alain Souchon On s'aimait On s'aimait On riait, on s'embrassait en ville On trouvait que l'amour c'était facile On s'aimait On s'aimait En forêt on s'embrassait aussi Et nos vies étaient comme adoucies On s'aimait On s'aimait Embarqué sur son boli-bateau On explorait des pays nouveaux On s'aimait On On s'envoyait à travers la figure Des verres d'eau, des mots, des épluchures On s'aimait On s'aimait On vivait sur une île égoïste Et on était indépendantiste On s'aimait On s'aimait On avait liquidé le surplus Nos familles, on les voyait plus On s'aimait On s'aimait On trouvait que tout allait bien Même si sur notre compte, y avait rien On riait James Brown devant son avion Oh yeah On s'aimait On s'aimait mais on se le disait Ceux qui se le disent, c'est qui s'aime pas On s'aimait On s'aimait Et puis la vie avec son rouleau La vie avec son rouleau Claudio Capeo, c'est une chanson, une chanson que il va nous chanter tout de suite. C'est une chanson, c'est une chanson, c'est une chanson, c'est une chanson. C'est une chanson que me chantait ma mère, qui parlait d'amour et d'Italie. Je la porte à moi, c'est comme une prière, pour les jours où je n'aime pas la vie. C'est une chanson qui parle d'être fier de bâtir quelque chose de ses mains. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Presque tout, tout, presque tout tout, sera plus belle. Adormenta ti, ampino et Presto duto, presto duto Zara piu, fello Adormenta di bampino Presto nitoro C'est une rengaine qui soigne les blessures Une bouffée d'air pur de liberté Un petit poème qui me serva d'armure Quand la nuit n'avait plus me bercer La on n'est qu'une piqûre on guérit de tout j'en suis sûr J'te jure le monde n'est pas si dur Il faut rêver beaucoup un point c'est tout C'est que dit la chanson cette mélodie de petit garçon Oh, oh, oh C'est que dit la chanson cette mélodie de petit garçon Place toi tout esto ni toro Pierre Mazère, disparu. Schaffelman le mal de toi et eh oui le mal de toi il n'y a plus quand je me réveille matin chagrin Kan le mal de toi Casser la nuit, le jour aussi Plus fin, pas bien Kan le mal de toi Kan le mal de toi Je raconte importe quoi Que tu ne manques pas Que je t'attends pas Jermak termine avec une très très très belle mélodie « Quand je t'aime » d'Emis Roussos. Allez, à très bientôt sur le 91 et sur le 102.5 de Sorge FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier voix le seul homme sur la terre quand je t'aime je l'aime pressé à toi comme la rivière au delta risionnier folle quand je t'aime tous mes gestes me me même à Victoire Quand je t'aime il est minuit J'ai des fleurs au bout des doigts Et le ciel que je te dois Est un ciel sans étoile Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang Et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal Tu lèves pour te à, à l'amour avec toi Quand je t'aime j'ai l'impression de te voir un chevalier d'autrefois le seul homme